le chant d'adieu D'un soleil dérisoire Qui s'éteint comme il peut La pluie le tient encore, Son envie de pleurer On dirait le décor D'un mélodies passées du passé Je ne veux plus penser Toute l'éternité, tu disais, tu disais, et puis tu m'as quitté. Je me laisse glisser.